en euh, de bid'aat in het leven, en de in de bid'aat in de bid'aat de bid'aat en de in het leven, en de de de Profiter du fait que justement on est dans le mois du Ramadan pour Inch'Allah euh, lire le Coran et lire son interprétation et son, et son explication puisque c'est le mois du Coran, c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé et donc c'est bien de donner dans ce mois euh, beaucoup d'importance au Coran. Donc Inch'Allah on espère que quest ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui ce sera bénéfique pour nous. Et qu'on en profitera au maximum Inch'Allah Et que ce sera écrit pour nous Dans notre livre Et qu'on enverra le poids dans la balance Au jour de la résurrection Parmi les euh, les choses Qui vont faire peser notre balance En bonne action Donc euh, Premièrement Surat Fatir euh, On le traduit par le créateur Surat Fatir Surat le créateur et euh, c'est une surah qui a été révélée à Mecca c'est une surah qui est maquille hein? donc euh, on va commencer donc, par réciter en arabe le, le, les, le, la première partie disons du verset 1 à 11 Inch'Allah et puis ce sont les versets qu'on va expliquer aujourd'hui donc les, le, le cours d'aujourd'hui se limitera à l'explication du verset 1 à 11 et comme j'ai mentionné dans le message que j'ai envoyé par rapport au cours euh, le cours va être euh, euh, on va utiliser comme référence pour le cours deux tafsirs en fait c'est le tafsir de Cheikh Abdurrahman al sadi -Sa qui est un, un tafsir qui est très résumé et qui est très bénéfique aussi puisqu'il clarifie beaucoup de choses qui ont rapport avec euh, les principes de l'islam de façon très simple et d'une manière toujours éloquente aussi. Et en même temps, euh, le tafsir qui est un résumé de tafsir ibn Kathir, c'est euh, un, un tafsir qui s'intitule euh, « Al-Misbah al-Munir fi tahribi tafsir ibn Kathir » C'est donc euh, un résumé de Tafsir ibn Kafir, euh, préparé par, un nombre par plusieurs d'entre les ulémas, mais sous la supervision euh, du Sheikh Safir al Rahman al-Mubarakfouri. Donc c'est un autre Tafsir qui est très bénéfique, qui est résumé aussi, mais c'est parfait pour quelqu'un qui débute dans le domaine du Tafsir pour euh, apprendre, disons, Les choses les plus importantes pour commencer dans qu ce qui a rapport avec la compréhension des versets d'Allah et de Sa parole. Et euh, la raison pour laquelle, ou, la ou les raisons pour lesquelles j'ai décidé de réunir ces deux tafsirs, c'est parce que le Sheikh As sadi il se limite uniquement à la compréhension des versets sans toutefois mentionner euh, de référence de, de hadith ou des paroles des salafs euh, ils se limitent uniquement à la compréhension du sens de ce que les salafs ont mentionné euh, sur, ces, sur les différents versets donc j'ai pensé que ça pourrait être bénéfique parfois justement de rajouter euh, certains, certains hadiths et certaines paroles des sahaba et des tabéines qui viennent clarifier un peu plus encore la signification de certains versets Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le tafsir de Sheikh Abdurrahman al-Saadi. Donc, je pense que ce sera quelque chose qui va rendre la compréhension des versets un peu plus profonde encore et un peu plus claire. Inch'Allah. Donc, on commencera tout de suite, Inch'Allah, avec les premiers versets qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah.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 أنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يا أَيُّهَا الناس إِنَّ وعد الله حق فلا تغرنكم الْحَيَاةُ الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من أنسا ولا تضع إلا بعلمه wa wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Donc ça c'est les versets de 1 à 11. Maintenant on va lire la traduction de ces versets. Donc bismillahir rahmanir rahim, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre qui a fait des anges, des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui, c'est lui le puissant, le sage. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous, vous détourner de cette vérité? Et s'ils te traitent de menteur, certes ils ont traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie, la vie présente vous tromper. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur, Shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Ne, il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ceux qui ont mécru auront un dur châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront un pardon et une grosse récompense. Et quoi Celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle, mais Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Que ton âme ne se répande donc pas en regret pour eux, « Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et c'est Allah qui envoie les vents qui soulèvent un nuage que nous poussons ensuite vers une contrée morte. Puis nous redonnons la vie à la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. » Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. Et Allah vous a créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite établi en couple. Nulle femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il le sache. Et aucune existence n'est prolongée ou abrogée, ou abrégée. Sans que cela soit consigné dans un livre, cela est vraiment facile pour Allah. Donc ça, c'est la traduction qui est faite des différents versets. Hein, ou bien plutôt de la signification de ces versets-là Et c'est une explication vraiment euh, et en est résumée C'est une explication vraiment résumée de ce que signifient ces versets-là Maintenant on va regarder euh, dans le tafsir des ulama Qu'est-ce que ces savants ont mentionné comme clarification des sens et des versets D'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah qui est vraiment une surah magnifique Et donc on va la lire ensemble, inshallah et lire les paroles des ulama, puis expliquer qu'est-ce que ces paroles-là signifient en français, inshallah. Donc, pour commencer, euh, on va euh, expliquer les deux premiers versets, versets 1 et 2. Euh, Alhamdulillahi, euh, Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim, dans le tafsir du euh, Sheikh Sa'adi, il dit Alhamdulillahi. الحمد لله الفاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم donc c'est les deux premiers versets On enlala le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Louange à Allah, Créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés d'ailes, dotés de deux ou trois ou quatre ailes. Donc, on va traduire la suite au fur et à mesure de l'interprétation des ulama dans le tafsir. Le Sheikh explique qu'il dit "Yam Allah Ta'ala nafsehu al-karîma al-muqaddasa." A la wal Wa ذلك Donc, le sheikh, il commence par expliquer le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se glorifie lui-même. Il glorifie sa noble et sa sainte personne. Et personne ne peut glorifier Allah mieux que Allah se glorifie lui-même. Et ça, c'est quelque chose que le Prophète sallallahu sallam mentionnait, hein, dans, euh, y'a, ses dua, lorsqu'il a invoqué Allah, il disait, la an anta kama ala hein? on ne peut pas arriver à faire ton éloge, hein, à faire tes éloges comme tu le mérites. Tu es, certes, comme tu t'es, euh, glorifié toi-même. Et comme tu t'es élogé toi-même Donc Allah subhanahu wa ta'ala Commence par justement faire sa louange hein, Sa propre louange Et il euh, mentionne Justement cette louange Par le fait qu'il ait créé les cieux Et la terre Donc c'est parmi les choses qui, fait, qui font en sorte Qu'il mérite de la gloire Et de sa louange euh, C'est justement le fait qu'il ait créé Les cieux et la terre Et euh, tout ça, ça implique Et ça comprend Euh, également tout ce qu'elle contient comme création tout ce que les cieux et la terre comprennent comme com, comme création également et euh, tout ce qui est à l'intérieur donc des cieux et de la terre et il y a dans ça une preuve de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa toute-puissance de la largesse de son royaume de la grandeur et de la généralité de sa miséricorde euh, de Hein, de la y a une perfection également de sa sagesse et de sa science qui englobe et qui, et qui enveloppe toutes choses. Donc, toutes ces choses-là choses méritent ou, ou font en sorte que Allah SWT mérite cette louange et cette gloire. Ensuite, le Sheikh dit Ou l'amma zakara al-khalq, zakara ba'dahu ma amr. وهو أنه جعل الملائكة رسلا في, في تدبير أوامره القدريه ووسائط بينه وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلا ولم يستثن منهم احدا دليلا على كمال طاعتهم لربهم وانقيادهم لأمره Kama kala ta'ala La yaasuna allaha ma amarahum Ma yafaluna ma Donc le sheikh il explique que Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala A commencé par mentionner la création C'est à dire la création Des cieux et de la terre Il a mentionné par la suite Qu'est-ce qui comprend également son ordre hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Il mentionne dans un autre verset Il dit C'est à lui qu'appartient la création Et l'ordre Ou le commandement. Donc, il a expliqué qu'est-ce qui a rapport avec sa création. Maintenant, il parle de qu'est-ce qui a rapport avec son ordre. Euh, C'est-à-dire qu'il a fait des anges, des messagers. Hein? Et parmi ces messagers-là, il euh, y en a qui sont chargés donc de transmettre et de gérer ses ordres. Ses ordres dans sa création. Et également de transmettre son commandement à euh, Parce que ces anges-là sont des intermédiaires Entre les hommes Entre la création Et Allah subhanahu wa ta'ala Dans la transmission de ses ordres Et de ses commandements religieux Puisqu'il envoie pour Transmettre le message Des anges à ses messagers Parmi les êtres humains, parmi les prophètes Pour par la suite que ces messagers-là euh, Nous transmettent ses commandements Et ses ordres par leur intermédiaire Donc C'est euh, yani, Dans ce sens-là, que le Sheikh explique qu'il représente l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le fait de mentionner que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ses anges des, des messagers, il n'a exclu aucun d'entre eux. Il n'a exclu aucun d'entre ses anges, et ça c'est la preuve de l'obéissance parfaite que ces anges-là ont envers leur Seigneur, envers leur Créateur. Puisqu'ils sont tous soumis sans exception à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a ici une réfutation en même temps des juifs et des chrétiens qui parfois prétendent qu'il y a des anges du bien et des anges du mal. Ou qu'il y a des bons anges et des mauvais anges. Ou qu'il y a des anges, des, des anges chutés. Euh, yani, tout ça c'est réfuté par ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset et dans d'autres versets également. Comme, euh, par exemple, euh, lorsqu'il parle des anges dans, dans un autre endroit dans le Coran, il mentionne que les anges ne le désobéissent pas. Hein, ils ne désobéissent pas à Allah dans ce qu'ils sont ordonnés de faire par Allah et qu'ils font ce qu'on leur ordonne. « ولما كانت ينسوت الملائكه مدبرات باذن الله ما جعلهم الله موكلين فيه مدبرات, مدبرات ما جعل, جعل الله موكلين فيه ذكر قوتهم على ذلك وسرعه سيرهم بان جعلهم لهم اجنحه تطير بها فتسرع التنفيذ فتسرع تنفيذ ما أمرت به مثنى وثلاثة وربع أي منهم من له جناحان وثلاثة وأربع بحسب ما اقتضته حكمته يزيد في الخلق ما يشاء أي يزيد بعد مخلوقاته على بعض في صفة خلقها وفي القوة وفي الحسن en de ziyadat el-adda el-ma'houda En de husn el-suwati En de laddat el-naramat Donc, le sheikh explique ensuite que euh, Étant donné que les anges sont euh, chargés de gérer Ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire Par la permission Donc, ils, ils sont gérés de, de s'occuper de certaines des choses Dans la création par la permission d'Allah Allah subhanahu wa ta'ala a donc mentionné De leur force Hein? de la force de ces anges. Comment Allah Subhanahu wa Taala les a créés forts et comment il les a également créés avec une vitesse et une rapidité dans leur déplacement. Dans le sens qu'il leur a donné des ailes. Hein? Et il dit C'est-à-dire qu'ils sont dotés d'ailes par lesquelles ou avec lesquelles ils volent. Et par lesquelles ils sont capables de d'exécuter Les ordres qu'on leur a ordonné d'exécuter de, avec rapidité Et que ces ailes-là sont euh, parfois deux C'est-à-dire parfois certains anges ont deux ailes D'autres trois et d'autres quatre hein, Donc parmi les anges, il y en a qui ont des différents nombres d'ailes Selon la sagesse qui est impliquée par ça, par Allah ta'ala et qu'il augmente également sa création il ajoute à sa création ce qu'il veut c'est à dire qu'il peut augmenter de ses créatures et augmenter certaines de ses créatures euh, par rapport à d'autres, donner à certaines créatures plus que, plus que ce qu'il donne à d'autres créatures soit dans la, dans la description ou dans la façon de les avoir créées ou bien dans leur force ou dans leur beauté ou dans L'augmentation de, des membres qu'il possède hein, euh, à ceux qui sont euh, habituellement connus Ou ainsi de suite Il est capable d'ajouter Il est capable de donner à, à certaines euh, des, des plus belles voix Et des euh, différentes donc, caractéristiques Tout ça c'est pour montrer la toute puissance d'Allah Et c'est pour ça qu'il dit par la suite in Allah a kulli shay'in qadir. C'est-à-dire que Allah a le pouvoir sur toutes choses. A le pouvoir sur toutes choses. Maintenant, euh, en ce qui concerne le tafsir ibn Kathir, dans son résumé, euh, il y a certains petits détails qui sont ajoutés par rapport à ce verset-là. <coughs> euh, le Sheikh, il mentionne, Imam ibn Kathir, il mentionne. عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني عربيان عربيان أو أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها أي بدأتها Donc ça c'est une parole au sujet du fait, au sujet du titre de cette surah euh, et c'est rapporté selon Ibn Abbas anhuma, qui dit « Je ne savais pas ce que signifiait « Fatir al-Samawati wal-Ard » jusqu'à ce que me viennent deux Arabes, deux Bédouins qui se disputaient au sujet d'un puits et l'un dit à l'autre « Je l'ai fabriqué, je l'ai créé C'est moi qui l'ai creusé, c'est moi qui l'ai débuté. Et donc, à partir de ce moment-là, Abdullah ibn Abbas explique que c'est ça qui l'a fait comprendre la signification du terme fatir. Puisqu'on sait que euh, les Arabes qui vivaient à l'époque dans le désert sont ceux qui parlaient l'arabe pur. Hein? Les gens disaient que l'arabe, c'est les gens du désert qui le parlent le mieux puisque leur arabe hein, est, il est pur et c'est pour cette raison là que les, euh, les, les, les nobles de Corége euh, lorsqu'ils avaient des enfants ils les envoyaient au désert pour justement prendre de l'air du désert puis en même temps pour apprendre l'arabe des bédouins puisque c'était eux qui avaient le meilleur arabe hein, contrairement à Qu'est-ce qui s'est produit par la suite On sait qu'avec le temps, eh bien, l'arabe s'est mélangé avec des mots de d'autres langues et que l'arabe s'est détérioré avec le temps. C'est pour cette raison-là que les premiers savants de la langue allaient dans le désert justement avec les Bédouins pour apprendre l'arabe et euh, par la suite, euh, ils, euh, ils revenaient et ils ont écrit par la suite les règles de grammaire justement pour pouvoir préserver la langue pour qu'elle ne se détériore pas parce que on sait que l'arabe c'est qu'est-ce qui euh, en fait nous permet de comprendre le Coran et de, de comprendre la Sunna. Donc on a besoin de de la langue arabe pour comprendre l'islam. Et donc il a compris que la signification du mot Fatir c'est le créateur, celui qui a créé quelque chose, hein, sans précédent, celui qui a créé quelque chose euh yani euh, À partir de rien. Et euh, Abdullah ibn Abbas, justement, s'est rapporté aussi qu'il a dit :« Celui qui a innové ou qui a créé les cieux et la terre à partir de. Hein, alors qu'il n'avait pas de modèle précédent. » Donc, ça, c'est une autre signification du terme « Fatir » et euh ici également qala ddhahhak wa kullu shay'in fi alquran fatir as-samawati wal-ard fa samawati wal-ard donc ad-dhahhak andi tabe'in il explique que tout ce qui est mentionné dans le Coran euh, comme étant euh ou bien comme euh, toute toute parole qui mentionne le créateur le fatir des messieur de la terre c'est-à-dire que c'est le créateur des cieux et de la terre C'est-à-dire que le mot Fâtir signifie Khâliq, c'est-à-dire le créateur. Ensuite, lorsqu'il dit wa qawluhu ta'ala ja'il al-malâ'ikati rusulan, i entre lui et entre ses anges des messagers, c'est-à-dire des messagers entre, entre lui et ses prophètes. Uli ajnihatin, i qui volent avec eux pour transmettre ce ils sont, ils sont dotés d'elles pour pouvoir voler vers les tâches qu'on leur a assignées pour qu'ils puissent également transmettre ce qui leur a été ordonné de transmettre rapidement. Masna wa thulasa wa ruba'a, c'est-à-dire, euh, y'a ils sont dotés d'elles, soit deux, trois ou quatre, c'est-à-dire, le cheikh il dit « ay, minhum man lahu jana'han, wa minhum man lahu thalatha, wa minhum man lahu arba'a. » ومنهم من له أكثر من ذلك كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء وله ستمائة جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب ولهذا قال جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Dankjewel. De schrijver expliceert dan wa dat, dat, dat, donc euh, le dat, explique ensuite que parmi les anges donc il y en a qui en ont dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, le, hadith que le messager a vu Jibril, alayhi salam la nuit de l'ascension nocturne, al-Isra, et il a dit, à propos de Jibril, qu'il avait 600 ailes. Entre, chacun, entre chacune de ces ailes, il y a la distance qu'il y a entre l'Orient et l'Occident. Donc, ça veut dire que, comme c'est mentionné dans d'autres narrations aussi, qu'avec un aile, il couvre Le, le, il couvre l'horizon il couvre l'horizon avec un seul de ses 600 ailes hein? donc imaginez la grandeur de Jibril alayhi salam et c'est pour ça que allah wa a dit il augmente la création comme il veut, il ajoute à la création comme il veut donc il peut, leur, il peut ajouter le nombre d'ailes qu'il veut aux anges c'est pour ça que As-Soudi euh, un des Les imams du tafsir également, parmi les ulama des tabi'in, euh, ils disaient il augmente le nombre d'ailes de ses anges et leur création comme il veut. Hein? Ensuite, le verset suivant Allah subhanahu wa ta'ala dit <coughs> euh, oui, dakara <coughs> infiradhu. تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته عنهم فلا مرسل له من بعده فهذا يوجب التعلق بالله والافتقار إليه من جميع الوجوه وأن لا يدعى إلا هو ولا يخاف ولا يرجى إلا هو وهو العزيز Allahdi qahara l'ashia kullaha al hakeem. Allahdi qahara l'ashia mawadi aha wa yaziluha m'nazil Donc, le sheikh, il explique ici, le verset 2, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ensuite le fait qu'il est le seul à tout contrôler et à tout gérer dans l'univers, et le seul qui donne et qui retient. Donc, le verset, il dit Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le, à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Donc, ce qu'Allah donne aux hommes de sa miséricorde, personne ne peut le retenir. Et ce qu'il retient de sa miséricorde, hein, ce qu'il retient aux hommes de sa miséricorde, Personne ne peut le relâcher après lui. Hein? Et donc ça, ça, ça nous amène à quoi Ou Ça indique quoi Ça indique que dans ce cas-là, on doit s'accrocher à Allah et on doit demander à Allah. Et si on a, quelque chose à, si on a besoin de quoi que ce soit, c'est à Allah seul qu'il faut le demander. Et il faut comprendre notre besoin de lui, hein? en dehors de toute autre chose. Hein? Et comprendre que c'est de lui qu'on a besoin Au dessus de toute personne de, au, au dessus de toute chose C'est en lui donc qu'on doit Mettre notre besoin Et notre hein, notre confiance C'est lui seul à qui on doit demander C'est lui seul qu'on doit Invoquer C'est lui seul que nous devons craindre Et c'est en lui seul Que nous devons avoir l'espoir Et personne d'autre Et c'est lui le puissant Al-Aziz Celui qui a le pouvoir sur toutes choses. Al-Hakim. Celui qui sait mettre les choses à leur, à leur propre place. Et à leur propre niveau. Donc ça c'est l'explication dans le tafsir de Sheikh Al-Sa'adi. Cheikh, As Cheikh euh, Ibn Ibn Ibn il explique... <coughs> il dit que... Wa'annahu la mani'a li ma'ata' mu'ati Allah il nous explique que ce que Allah veut, c'est ce qui est. Et ce qu'il ne veut pas, عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال إن معاوية كتب إلى المغيرة ابن شعبة اكتب لي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني المغيرة فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سمعته ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعن واد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات أخرجاه من طرق دونك يل إيسبليك انsuite un حديث qui est rapporté selon l'imam Ahmad et par d'autres également, Al-Bukhari, et al muslim et d'autres. Et c'est un hadith rapporté selon Warad Mawla Al-Mughira. Donc c'est le servant de al mughira Ibn Shu'ba Il dit que Mou'aouia a écrit une lettre à Al-Mughira Ibn Shu'ba lui demandant de lui écrire ce qu'il a entendu de la part du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit « Al-Mughira m'a appelé » C'est-à-dire, Warad, il dit qu'Al-Mughira l'a appelé euh, Alors, euh, il a écrit pour lui Qu'est-ce qu'il a entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Warad a écrit pour envoyer la lettre donc à Mu'awiyah pour lui répondre à sa demande Il dit « J'ai entendu du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Lorsqu'il lorsqu terminait sa prière » Il disait, « La ilaha illallah, wahdahu la sharika Rien ne mérite d'être adoré, lui seul, et il n'a pas de partenaire. « La mulk wa la hamd C'est à lui seul qu'appartient le royaume, et c'est à lui seul qu'appartient la louange. « Wa ala kulli shayin qadir » Et il a le pouvoir sur toutes choses. « Oh Allah, personne ne peut retenir ce que tu as donné. » ni donner ce que tu as retenu et la richesse de celui qui est riche ne, lui, ne peut lui profiter hein, devant Allah subhanahu wa la richesse c'est de toi qu'elle vient c'est à dire elle vient d'Allah et donc c'est pas la richesse qui peut profiter à la personne qui est riche auprès d'Allah mais uniquement comme on sait c'est uniquement les, les bonnes œuvres. Et il dit, j'ai entendu également qu'il interdisait de rapporter toutes les paroles Qu'est-ce qui a été dit Un tel a dit telle chose et l'autre a dit telle chose al-qir wal-qal, Et de poser trop de questions Et de gaspiller l'argent mal, Et également d'enterrer les filles vivantes Comme les gens le faisaient dans la Jahiliya De même que de désobéir aux mères D'être désobéissant envers nos mères, et également de retenir lorsqu'on a un droit à donner, et de, de, demander, hein, des, euh, de demander aux gens yani, de nous donner quelque chose. Donc, il interdisait ces choses-là. Et tout ça, ça a été rapporté, donc, comme on a dit, par Al-Bukhari et Muslim, et par l'imam Ahmed également. Euh, il dit, وثبت في صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض ملء وملء ما شئت من شيء بعد اللهم أهل الثناء والمجد وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وهذه الآية كقوله تبارك وتعالى إن يمسسك الله بدر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله ولها نظائره كثيرة. Donc il dit et dans ce verset euh, également, il mentionne également par rapport à ce verset le hadith qui est rapporté par Sahih, dans Sahih muslim selon abu Sa'id al khudri radhiyallahu anhu que sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il relevait sa tête du recours, c'est-à-dire de l'inclinaison, il disait sami allâhu liman hamida ou Allah exauce celui qui t'a glorifié ou entends celui qui t'a glorifié. Oh Allah, notre Seigneur, c'est à toi qu'appartient la louange, hein, et elle remplit les cieux et la terre, et elle remplit ce que tu veux également après cela. Oh Allah, c'est toi qui es celui qui mérite l'éloge et la majesté. Et euh, la chose la plus vraie, hein, la, la chose la plus vraie qu'un serviteur a pu dire, Et nous sommes tous, hein, pour toi, un serviteur. Ô oh Allah, personne ne peut retenir ce que tu as donné, et personne ne peut donner ce que tu as retenu, euh, et la richesse du riche ne peut le profiter auprès de toi. Et donc, ce verset, il est semblable également à un autre verset euh, dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Et si Allah subhanahu wa ta'ala... Te, te touche avec un, un tort ou un mal quelconque, personne ne pourra le retirer ou te délivrer de ce, de ce, de ce mal, excepté lui. Et s'il si te veut un bien quelconque, alors personne ne peut repousser sa grâce. Et il y a des versets semblables euh, qui sont très nombreux dans le Coran. Et donc ça, ça nous, ça nous amène à quoi ça nous amène à mettre notre confiance en Allah et non pas en quoi que ce soit en dehors d'Allah. De savoir que tout ce qui nous arrive de bien, c'est uniquement d'Allah que ça vient et tout ce qui peut nous toucher de mal, ça peut uniquement venir d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le verset qui suit, « Ya eyyuhanna suzkuru ni'matallahi alaykum » Hal min khaliqin ghayr Allah yarzuqukum min as ard La ilaha min Ici Oh vous les hommes Hein, ô homme, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance La ilaha illahou, point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité Cheikh al il explique Il dit Ya'amouru jami'a bil kalbi, وباللسان ثناء وبالجوارح انقيادا فإن ذكر, نعمه فإن ذكر نعمه تعالى داع لشكره ثم نبههم على أصول النعم وهي الخلق والرزق فقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لما ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نتيجه من ذلك أن كان ذلك دليلا على ألوهيته وعبوديته ولهذا قال لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي تسرفون عن عبادة الخالق تسرفون عن عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق دونك Euh, le Cheikh il explique il dit que Allah wa ta'ala ordonne à, les, à tous les hommes qu'ils se souviennent de ses grâces sur eux hein? à tous les hommes les croyants et les non croyants parce qu'ils sont tous hein, ils sont tous dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et donc quand on mentionne le fait de se souvenir de ces grâces là ça comprend de se souvenir de ces grâces là par le cœur en les reconnaissant, de se souvenir de ces grâces par la langue en faisant le remerciement et l'éloge d'Allah Subhanahu wa Taala pour ces grâces et ça comprend également le fait de se souvenir de ces grâces par le par notre corps c'est-à-dire en se soumettant à ses commandements et à ses ordres. Et le fait de mentionner les grâces d'Allah ta'ala ça nous amène justement à être reconnaissant envers lui, hein, et à le remercier justement. Et parmi les fondements de, des grâces d'Allah ta'ala il y a le fait qu'il nous a créé et le fait qu'il nous donne la subsistance. Et c'est pour ça qu'il dit, est-ce qu'il y a un créateur autre que Allah SWT, hein, Est-ce qu'il existe en dehors d'Allah Un créateur qui du ciel et de la terre Vous attribue votre risque Votre subsistance hein? Et donc ça Le résultat de cette question C'est de comprendre Et de savoir qu'il y a dans ça <coughs> Le fait qu'Allah Nous donne notre subsistance Et, et, le, et que c'est lui notre créateur Il y a la, la preuve Du fait que c'est seul Allah Qui mérite Notre adoration Hein? Et c'est pour ça qu'il dit justement par la suite La ilaha illahu hein? Nulle divinité en dehors de lui Ou bien rien ne mérite d'être adoré autre que lui fa to, fa hein? Alors comment pouvez-vous vous détourner de cette réalité hein? Comment pouvez-vous pouvez offrir une adoration quelconque à autre que à Allah Hein? Comment pouvez-vous tourner, vous détourner de l'adoration Vous vous détournez de l'adoration du Créateur et du, de celui qui pourvoit la subsistance pour adorer des créatures qui sont elles-mêmes assistées hein? et à qui on donne de la subsistance. Donc, comment, comment pouvez-vous vous détourner de cette façon Et il euh, y a justement. Le sheikh, il explique dans le tafsir du kathir, euh, à ce sujet-là, que ça c'est un appel au tawhid. Ce verset est un rappel du tawhid. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il indique à ses serviteurs, hein, il dit le sheikh, « Il a lestidlali ala tawhidihi fi ifradil ibadatilahu » كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد, فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والانداد والأوثان ولهذا قال تعالى لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان ووضوح هذا البرهان وأنتم Badahadha ta'buduna l'amdad wa lahousan <Echoes> wa Allahu a'lam. Donc, le Sheikh il dit, Allah subhanahu ta'ala il indique par ce verset <apple> à ses serviteurs et il les oriente et il leur donne la preuve de l'ordre d'établir de... son ta'wchid, les preuves par rapport à son ta'wchid, c'est-à-dire à son unicité et au sujet du fait qu'il doit être adoré en exclusivité hein, et que c'est lui seul qui mérite d'être adoré du fait qu'il est le seul à donner la subsistance et à créer donc étant donné qu'il est le seul à, être, à créer et à donner la subsistance et eh bien il doit également être euh, celui qui est adoré exclusivement et, et personne d'autre que lui ne doit être adoré Et il n'a aucun partenaire Qui pourrait mériter Quoi que ce soit De son adoration Parmi les idoles Parmi les, les seigneurs et les égaux Qu'on donne à Allah subhanahu wa Parmi les, les mouchriquins Et également Parmi toutes les choses qui sont adorées en dehors d'Allah Les idoles Ça comprend également Qu'est-ce que les gens adorent à notre époque Parmi les gens qui adorent les saints Les tombes Hein, et qui les, leur offre des, or, des, des sortes Donc ça aussi c'est compris dans qu ce qu'on appelle les idoles et les osnam et les hausam et ainsi de suite tout ça sont des choses hein, qui font partie de si on les adore qui font partie du shirk et c'est pour ça que Allah juste après il dit rien ne mérite d'être adoré excepté lui alors comment pouvez-vous vous détourner comment vous, vous pouvez vous détourner Du Tawhid, de l'adoration d'Allah seul, alors que vous savez que c'est Allah seul qui est votre créateur et celui qui vous donne le risque. Donc, après une telle preuve, une preuve si claire, eh bien, comment pouvez-vous continuer, malgré tout, à adorer des idoles et à adorer des statues hein? Donc, ça, c'est qu'est-ce qui est établi et prouvé par, par ce verset c'est Al-Tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration Et euh, ensuite <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala il dit C'est à dire Et si on te traite de menteur Certes on a traité des messagers De menteurs avant toi Vers Allah cependant Tout est ramené Sheikh Al-Saadi ilzi wa an yukaththibuka ayyuhar rasul falaka uswatun biman qablaka faqad min fa wa wa donc si on te traite de menteur ô oh, toi le messager, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache qu'il y a euh, pour toi, dans l'exemple des messagers qui ont été envoyés auparavant, un modèle à suivre pour toi. Parce qu'eux aussi, parmi ces messagers-là, ils ont été traités de menteurs avant toi. Et il a, Allah wa a fait périr ceux qui ont traité de menteurs les messagers et il a sauvé. De messagers en ceux die de messagers hebben, en het is om alles te veranderen. En in het kader van de tafsir, de sheikh, die zei: Je kunt het waard maken, wat je wilt, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, waarde, dus <tient hier is si de sheikh die de resumeert van de tafsir van al-Katir. Hij zegt dat Allah, Hij maakt hier in dit vers dat Hij zei dat als Hij je behandelt als een menter, oh als Hij je behandelt als een menter, als Hij je behandelt als een menter, als Hij je behandelt als een si c'est Hij qui ont fait le shirk avec Allah, ils te traitent de menteur, et ils te contredisent dans ce que tu leur as ramené du tauchid, alors sache qu'il y a pour toi un salaf, hein? il y a dans ceux qui t'ont précédé, précédé parmi les messagers un bon exemple. « Fimman salaf Parce qu'ils sont venus vers leur peuple, Ces, ces messagers-là sont venus vers leur peuple avec des preuves claires. Et ils, ils, leur ont, ils, leur ont, ordonné, ils ont ordonné à leur peuple d'établir l'unicité d'Allah, le tawhid. Et euh, leur peuple les ont traités de menteurs et ont traité ce qu'ils ont ramené de mensonges. Et ont contredit leur ordre. Et c'est vers Allah que les choses seront ramenées. C'est-à-dire que Allah va donner la plus grande des rétributions aux messagers pour qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, pour avoir transmis sa religion. Et, bien entendu, les mushrikoun euh, auront également leur, la rétribution qu'ils méritent pour avoir traité les messagers de menteurs. <coughs> Ensuite, Allah subhanahu wa il dit dans les versets qui suivent, « Ya eyyuhannasu, inna wa'ad Allahi haqq, falatagurwannakumul hayatu dunya »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 Dans la suite de, de, des versets, Allah subhanahu dit Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, le shaitan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi, alors prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Le Cheikh al-Sa'adi explique ce verset-là en disant ta'ala, <coughs> يا ايها الناس ان وعد الله حق ان وعد الله بالبعث والجزاء على الاعمال حق اي لا شك فيه ولا مريه ولا تردد قد دلت ذلك على ذلك الادله السمعيه والبراهين العقليه فاذا كان وعده حقا فتهياوا له Donc, le sheikh, il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Oh, vous les hommes, la promesse d'Allah, elle est véridique, c'est-à-dire la promesse de la résurrection et de la rétribution pour les œuvres, elle est véridique, elle est vérité. Alors, <coughs> il n'y a pas de doute à son sujet. Et il n'y a pas non plus d'hésitation. Et cette résurrection et ce retour, il a été établi et prouvé par des preuves de la révélation et par des preuves évidentes également, même dans la raison et des preuves rationnelles à son sujet. Donc, étant donné que sa, sa promesse elle est véridique, alors prépare-toi, prépare prépare-toi Et précipite-toi vers le fait de, de bien profiter de ton temps et d'utiliser ton temps qui est noble à faire des bonnes œuvres, Et ne laisse rien te couper justement de la bonne utilisation de ce temps-là. dunya. Ne te laisse pas euh, ne te laisse pas tromper par la vie d'ici-bas. وشهواتها ومطالبها النفسية ومطالبها النفسيه فات فتلهيكم عما خلقتم له ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان الذي هو عدوكم في الحقيقه فاتخذوه عدوا اي لتكن منكم wa Le Sheikh, il explique, il dit: Ne laisse pas donc cette vie d'ici-bas te tromper avec ses plaisirs, avec ses désirs, avec ses. Euh, ses exigences Les choses de, que l'âme exige euh, Et ne la laissez pas non plus Vous distraire De ce que vous avez De ce pourquoi vous avez été créé C'est à dire l'adoration d'Allah Et ne, vous laissez, ne laissez pas Le grand trompeur Vous tromper à propos d'Allah C'est à dire le shaitan Al-Gharour C'est certes Votre réel ennemi Il est pour vous certes un vrai ennemi. Alors prenez-le comme tel, prenez-le comme ennemi, hein, pour que vous sachiez que son, son animosité doit toujours rester présente dans votre esprit. Savoir qu'il est toujours prêt contre vous, à, vous faire qui, à, faire, à faire ce qui va vous amener du tort, et vous amener à qu ce qui est mauvais pour vous. Alors ne soyez pas négligent dans la guerre que vous lui portez à chaque instant, parce que sachez qu'il vous voit alors que vous ne le voyez pas, et qu'il est toujours aux, âgés, euh, aux aguets, hein, en train de vous surveiller pour vous faire tomber. Hein. En yuhan, raya tal ihana, bil azab el shadid. Donc, il ne fait qu'appeler son parti pour qu'ils soient des compagnons de l'enfer. Bien entendu, il ne leur dit pas ça hein, quand il les appelle. Mais c'est ça le but, c'est ça l'objectif. C'est vers ça que ceux qui le suivent s'en vont. Pour qu'ils soient humiliés, à la limite de l'humiliation, et qu'ils soient humiliés. Placés dans le plus dur des châtiments par la suite. Mais bien entendu, ces gens-là, ils ne prennent pas ça hein? en considération lorsqu'ils suivent le shaitan. Ils cherchent l'honneur, mais leur conclusion sera l'humiliation. <coughs> le shaykh, il explique dans Tafsir ibn Kathir il dit Ya ayyuhaannas, <coughs> inna wadallahi haqq ay al-ma'ad, kainun la mahala. فلا تغرنكم الحياه الدنيا اي العيشه الدنيئه بالنسبه الى ما اعد الله لاوليائه واتباعه واتباع رسله من الخير العظيم لا تتهل لا تتلهوا عن ذلك الباقي بهذه الزهره الفانيه <تصفيق> Oh vous les hommes, la promesse d'Allah est vérité, c'est-à-dire la résurrection, elle va se produire, et ça il n'y a pas de y a pas de n'y a pas de n'y a pas de doute, il n'y a pas de choix, c'est quelque chose qui va se produire, alors ne vous laissez pas tenter ou tromper par la vie d'ici bas, c'est à dire cette vie qui est basse hein, et qui est qui est euh, y a une éphémère et qui n'a pas de valeur par rapport à ce que Allah a préparé pour ses serviteurs rapprochés et pour ceux qui suivent ses messagers, hein, de tous les grandes grands, euh, les les grandes et bonnes choses qui sont préparées pour eux. Donc, euh, cette vie d'ici-bas n'a aucune valeur par rapport à ce qui les attend. Alors, ne vous laissez pas distraire par cette vie d'ici-bas qui est comme une rose éphémère, pour pour euh, laisser de côté ce qui est éternel après la mort et qui va hein, être le paradis qui a été par, qui a été préparé pour les croyants donc la vie d'ici-bas le chef, il dit, il parle d'elle en disant que c'est une fleur qui est qui qui est éphémère et c'est comme une rose en fait elle est belle mais elle fanne très rapidement elle ne reste pas longtemps sa beauté et donc Si quelqu'un s'attache à ça, eh bien, il est perdant, parce que c'est quelque chose qui est éphémère, qui ne va pas durer. Même si tu arrives à vivre euh, une centaine d'années sur la terre, et ça, c'est peu probable que la plupart de nous réussissent à vivre jusqu'à cette date, mais si jamais tu réussis à vivre jusqu'à cette date-là, ou un peu plus, eh bien, sache que, de, de toute manière, tu ne vas pas l'amener avec toi. Qu'est-ce que tu as gagné dans cette Dounia? Hein, tu ne pourras pas l'apporter avec toi. Hein. Et, euh, et, subhanallah, et même ton corps, tu ne l'amènes pas avec toi quand tu meurs. Hein. Tu sais, ton, ton âme est enlevée. Les anges viennent prendre ton âme. Tu laisses tout et ton corps il reste dans la terre. Hein. Et tu ramènes rien de tes richesses ou de tes plaisirs avec toi. Et même si, même les Kufars qui pensent parfois que... Euh, le plaisir ou le, le vrai bonheur dans cette dunya C'est l'amour qu'ils ont pour une personne hein? Soit l'amour pour une femme Si c'est un homme Ou bien l'amour pour un homme si c'est une femme Et ils s'imaginent que c'est ça le vrai Et la vérité et le bonheur Et que c'est pour ça qu'ils vivent Eh bien ils doivent également eux aussi Réaliser que la personne qu'ils aiment La personne qu'ils aiment eh bien elle va mourir elle aussi Et ils vont en être séparés, que ce soit leur femme ou leur épouse, ou la femme qu'ils qu aiment, ou l'homme que ces femmes-là aiment, eh bien, elles ne vont pas l'amener avec, avec eux quand ils meurent. Chaque personne, il meurt seul Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on ne doit pas s'attacher à ces choses-là, mais, mais à comprendre la raison de notre existence pour justement préparer qu'est-ce qui nous attend dans l'au-delà, et d'être avec les croyants. Et il dit ensuite, la c'est-à-dire, ne laissez pas le grand trompeur vous tromper à propos d'Allah. Il dit wa huwa Shaytan. Qualahu ibn Abbas radhiyallahu anhu Donc Ibn Abbas il a dit que c'est le Shaytan, al gharoo c'est le Shaytan. Et c'est rapporté par al tabari Il dit, ay, la yuftinan al Shaytan. En die kregen we ook aan het bewijzen van, van de kregen van de kregen van de kregen van de kregen van de kregen de suivre ses messagers, de suivre les messagers d'Allah et de croire en ses paroles, c'est-à-dire de croire en les paroles d'Allah. Parce que c'est un grand trompeur, un grand menteur et un grand, euh, quelqu'un qui fait des, qui raconte des mensonges et des histoires. Donc c'est, c'est un trompeur, un menteur, il est le maître dans ce domaine. Hein? Donc, ne vous laissez pas tromper par celui-là. Hein, et il explique, le chef aussi, que ce verset-là, il y en a, le même verset est mentionné à la fin de sourate Luqman. Donc, Allah subhanahu wa il a répété cette mise en garde pour les hommes. Hein, et il y a plein de hadiths également qui mentionnent aussi euh, le fait de prendre garde à la vie d'ici-bas. فَتَّقُدْ دُنْيَا Il a dit, euh, le prophète sallallahu alayhi sallam, dans un autre hadith, alors prenez garde à la dunya, et prenez garde... Aux femmes, prenez garde aux femmes. Aussi, ça représente une grande fitna pour l'homme. Je n'ai laissé après moi une fitna plus grande pour l'homme que la femme. Je n'ai laissé après moi une fitna plus grande pour l'homme que la femme. En de prophète, justement, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans l'autre hadith: La première fitna des, des fils d'Israël, elle a été dans la femme. Hein, dans les femmes. Donc, prenez garde à ces choses-là, ne vous laissez pas tenter. C'est-à-dire, ne faites pas en sorte que la femme devienne une tentation pour vous, au point où elle vous pousse à tomber dans ce qui est haram. Hein? Le fait qu'elle vous pousse à tomber dans ce qui est haram. Et bien entendu, le fait que la femme elle représente pour l'homme une responsabilité énorme, puisque l'homme est le gardien de la femme. Ensuite, le Sheikh il dit <imus> :« Thumma bayana ta'ala adawata Iblis li Adam. » Adawata Iblis li Adam, فقال :« Inna shaytan lakum adou, fettakhizou ho adoua. » هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير أي إنما يقصد أن, يضل أن يضلكم حتى تدخل معه إلى عذاب السعير فهذا هو العدو المبين نسال الله القوي العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان وأن يرزقنا اتباع كتاب الله والاقتفاء بطريق رسوله إنه على, كل إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جذير هذه كقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliyaa'a min dooni wahum Donc le explique ensuite Allah subhanahu wa ta'ala la en de Iblis pour les fils d'Adam et il dit que le est pour vous certes un ennemi alors prenez-le comme ennemi certes prenez-le comme ennemi hein et il dit, donc le shaitan il est hein, disposé à vous déclarer la guerre et qu'il vous, euh, qu vous tient une animosité énorme, de la plus grande animosité donc vous également de votre côté eh bien ayez cette animosité là envers lui aussi de la plus sévère des, des animosités possibles et contredisez euh, ses ordres et démentez-le Dans ce qu'il essaie de vous tromper il ne, il ne fait que chercher à appeler son parti Pour qu'il soit des compagnons de la fournaise C'est-à-dire de l'enfer Donc c'est uniquement son objectif et son but C'est de vous égarer pour que vous rentriez avec lui Dans le châtiment de l'enfer Et c'est pour ça qu'il est pour vous un ennemi évident Et on demande à Allah, le fort, le puissant, de faire de nous des ennemis du shaitan et qu'il nous donne hein, de sa subsistance et qu'il nous permette de suivre son livre et de suivre la voie de son messager. Il a le pouvoir sur, tout, sur toute chose et il est celui qui exhauste l'invocation. Et il dit qu'il y a des versets semblables dans le Coran comme... Le verset 50 dans Surah Al-Kahf, que le Sheikh a mentionné justement, euh, le verset 50 qui dit Et lorsque nous dismes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns, et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Donc, ça, c'est la preuve que Iblis, Allah, <coughs> il fait partie des djinns et non pas des anges. Il était parmi les anges. Mais il n'était pas un ange, il n'était pas du nombre des anges. Et lorsque Allah a ordonné aux anges de se prosterner, lui a refusé de se prosterner. Donc, euh, il dit, donc Allah dit qu'il était du nombre des djinns et qu'il se révolta contre le commandement de son Seigneur. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier Donc Allah nous pose la question. Allez-vous cependant le prendre ainsi que sa descendance pour allier en dehors de moi alors qu'ils alors qu vous sont ennemis quel mauvais échange pour les injustes hein? et en dehors de ce que le sheikh a mentionné il y a, plusieurs, il y a plusieurs autres versets aussi dans le Coran qui mentionnent le même point du fait que le sheikhan essaie d'égarer les hommes avec tout ce qu'il peut comme moyen le verset 36 à 42 dans surah al hijr Allah subhanahu wa ta'ala il dit قال فاخرج منها إن تدرسوا شيطان قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم ولا أخوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. إذ أسيّد المعدلا. بس ك الله سبحانه وتعالى يدي الله دي صار دلّا في كارت ولا بني « Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Ô oh mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé jusqu'au jour de l'instant connu d'Allah. » Il dit, « Ô oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, parce qu'il refuse de reconnaître son tort, Hein? Donc il dit Parce que tu m'as induit en erreur, et eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre, et les égarerai tous, à l'exception parmi eux, de tes serviteurs élus. Hein? Donc il a promis qu'il allait nous enjoliver la vie sur terre hein? et qu'il allait tous nous égarer, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Allah dit Voici une voie droite qui mène vers moi sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés et également le verset dans Surah al-Araf le verset 15 à 18 hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il euh, dit قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم, لا ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن, وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فاخرج قال اخرج منها Madhoumen, madhoura. Laman tabi'aka minhum laamlaann jahannam minkum ajma'in. Donc, c'est-à-dire, euh, Allah a dit: Descends d'ici. Tu n'as pas à t'envier d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés. Donc, le shaitan dit: Accorde-moi un délai. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit: Tu es de ceux à qui le délai est accordé. Puisque tu m'as euh, donc le shaitan dit Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, puis je les asseillerai de, par devant, par derrière, par leur droite et leur gauche, et pour la plupart tu ne trou tu les trouveras pas reconnaissants. Donc il a promis, hein, il a juré qu'il va essayer d'égarer les hommes par tous les moyens et de tous les côtés il va leur venir pour les faire tomber et pour les égarer. Hein? Et il dit, Allah subhanahu wa dit, « Et sors de là, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'emplirai l'enfer. » Et donc, le shaitan, pour se venger de l'homme, eh bien, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de ramener le plus de personnes avec lui dans l'enfer pour égarer les hommes et pour se venger notre père آدم عليه السلام ensuite الذين كفروا لهم عذاب شديد ثم ذكر تعالى إن, أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين وذكر جزاء كل منهما فقال الذين كفروا أي جحدوا ما جاءت به الرسل دلت عليه الكتب ودلت عليه الكتب لهم عذاب شديد في نار جهنم شديد في ذاته ووصفه وأنهم خالدون فيها أبدا والذين آمنوا بقلوبهم وبما دع الله إلى الإيمان به وعملوا بمقتضى ذلك الإيمان بجوارحهم الأعمال الصالحات Donc, le Sheikh, il explique ensuite, à la fin du verset, donc, que ceux qui ont mécu, ils auront un châtiment, un dur châtiment, et que ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres auront un pardon et une grande récompense. Il explique que, euh, il dit que les hommes se sont. Divisés par la suite, selon leur obéissance ou leur non-obéissance au shaitan en deux catégories. Et il a mentionné la rétribution de chacun des deux groupes. Ceux qui ont, qui ont mécru, c'est-à-dire qui ont nié ce que les messagers ont ramené et ce que les livres qu'ils ont ramenés ont, euh, ont comportent comme preuve, donc ils ont renié ça, ceux-là sont ceux qui ont mécru, ils auront comme rétribution un châtiment douloureux, un châtiment sévère dans le feu de l'enfer. Et il est dur ce châtiment en lui-même et dans sa description et dans ses caractéristiques. Et, ils y, et euh, par le fait qu'également ils y demeureront éternellement. Hein? Donc C'est-à-dire ceux qui ont commis le shirk et qui ont associé avec Allah ou qui ont nié La, la foi en Allah et en ses messagers, ceux-là vont y rester éternellement. Euh, et ceux qui ont cru avec leur cœur, en ce que Allah a appelé les hommes à croire de la foi, hein, de la foi en lui, et qui ont fait ce qui est impliqué par la foi, c'est-à-dire avec leur corps qu'ils ont fait les bonnes œuvres, ils auront un pardon pour leurs péchés, qui va qui fera donc partir le mal et tout ce qu'il y a de mauvais pour eux, et ils auront une grande récompense hein, qui va faire en sorte qu'ils vont obtenir leur but et leur objectif, qu'est-ce qu'ils ont désiré et qu'est-ce qu'ils ont voulu. Et euh, le cheikh explique ça ensuite, il dit... شيخ دا تفسير ابن كثير ولذلك ذكر الله أن ذكر تعالى ان أتباع ابليس مسيرهم الى السعير وذكر بعد ذلك ان الذين كفروا لهم عذاب شديد لانهم اطاعوا الشيطان وعسوا الرحمن وان الذين امنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات لهم مغفره اي لما كان منهم من ذنب wa ajrun kabirun ala amiluhu min khair thumma qala taala donc euh, le cheikh explique que, euh, que ceux qui ont suivi iblis ils auront l'enfer comme, euh, comme, euh, comme destination et ceux qui ont mécru ils auront un châtiment sévère et ceux qui ont c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ar Et que ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers Qui ont fait les bonnes œuvres Ils auront un pardon hein, De tout ce qu'ils ont fait comme péché Et une récompense Très grande Pour ce qu'ils ont fait comme bien Puis Allah a a dit ensuite hasana ». C'est à dire Et eh quoi celui, celui à qui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 الشيخ الذي يقول تعالى أفمن زين عمله السيء القبيح زينه, زينه له الشيطان وحسنه في عينه فرأاه حسنا اي كمن هداه الله الى الصراط المستقيم والدين القويم فهل يستوي هذا وهذا فالاول عمل السيء Wara al-haqqa baatilan wal baatil haqqan. Wa al-thani, amila al-hasan wara al-haqqa haqqan wal baatil baatilan. He? Donc, le Sheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Est-ce que celui à qui Allah a, est-ce que celui pour qui on a enjolivé, on a enjolivé l'action mauvaise qu'il fait, l'action qui est laide, Le shaitan lui a rendu belle, lui a embelli, alors à un tel point qu'il l'a vue comme étant bonne. Hein? Donc, est-ce que celui-là est comparable à celui que Allah a guidé au droit chemin et à la religion de la droiture Est-ce que celui-là est égal à l'autre Le premier, celui qui a fait du bien, euh, pardon, le premier, celui qui a agi, qui a fait du mal, et il voit le, la vérité comme étant le faux et il voit le faux comme étant le bien. Est-ce que celui-là est comparable au deuxième, c'est-à-dire celui qui a fait le bien, qui voit la vérité comme étant vérité, et le faux comme étant faux Est-ce qu'on peut, est qu peut comparer ces deux-là Et ça, ça fait penser aux gens qui font le shirk, et qui s'imaginent qu'ils sont en train de faire du bien, en adorant des idoles, en adorant des tombes, en adorant des morts, en priant à des saints, ou des choses de ce genre et qui font le shirk avec Allah et qui pensent que ça c'est des choses qui sont aimées d'Allah donc ça c'est le shaitan qui leur a embellit ça la même chose pour ceux qui font du, des bid'a dans la religion et qui font des innovations hein? donc ils font des bid'a et ils s'imaginent que ce sont des bonnes choses et même que certains d'entre ces gens de bid'a vont même jusqu'à dire hein, que c'est des bid'a hassana hein? Donc, ça, c'est le shaitan qui leur a rendu hasana. C'est le shaitan qui a embelli ces bid'a pour eux, pour qu'ils les voient comme étant hasana. Mais en réalité, ce ne sont pas des choses qui sont hasana. Ce ne sont pas des choses qui sont bonnes. c'est le shaitan qui les a égarés pour qu'ils pensent que ce soit des bonnes bid'a. Parce que toutes les bid'a sont des égarements. Kullu bid'atin tin wa kullu kulu dolalatin nar. Hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. <coughs> hein, et, euh, et justement, dans le verset dans sourate Al-Kahf, Allah subhanahu alayhi wa sallam dit à, à propos de, des gens justement qui font des œuvres, qui s'imaginent faire le bien, hein, et qu'en réalité ce ne sont pas des, des, des, bonnes, des bonnes œuvres qu'ils font. Et il dit wil je dat niet weten? Wil je dat niet weten? Wil je dat niet weten? En wat is dat? Dat is dat? Dat is dat. En dat En En dat is dat. En dat is dat. En dat is dat. En dat is dat. En dat is dat. En dat is dat. En dat is dat. En dat is dat. En dat is فلا تذهب نفسك عليهم حصرات على الضالين الذين زين لهم سوء أعمالهم وصدهم الشيطان عن الحق حصرات فلا تذهب نفسك عليهم حصرات فليس عليك إلا البلاغ وليس عليك من هداهم شيء والله هو الذي يجازيهم بأعمالهم إن الله عليم بما يصنعون Donc, c'est le cheikh il dit que sachez que la guidance et l'égarement sont entre les mains d'Allah et que Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut et il guide qui il veut. Alors, euh, ne laisse pas ton âme se répandre pour eux hein, en regret. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Et le cheikh explique, il dit donc ne laisse pas ton âme se répandre pour les égarer parmi ceux à qui on a embelli le mal qu'ils font et que le shaitan a euh, empêché de suivre la vérité hein, ou bloqué du chemin de la vérité. Donc, ne te laisse pas remplir de regrets pour eux dans ton âme parce que la seule chose qui t'incombe c'est de faire la transmission du message. Ce n'est pas à toi de les guider et tu n'as rien de Tu n'as rien à faire avec leur guidance. C'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui guide. Et c'est lui qui va, les, qui va les rétribuer et les récompenser selon leurs actions. Et Allah est certes connaissant de ce qu'il fabrique, et savant de ce qu'il fabrique. Parce que des fois, on voit que des gens, hein, ils s'emplissent de... non. D'un côté, ça montre aussi que le prophète Mohammed, il a l'intention, euh, Il pense, ou il, il a pour les hommes, la volonté de les appeler à la vérité, et qu'il fait des efforts pour les appeler à la vérité, et que il est attristé par le fait que les gens ne suivent pas la vérité. hein, Et il a du regret pour les gens. Et donc, Allah lui dit, il dit à son messager, « Alors, ne laisse pas ton âme se répandre pour eux en regret. » hein. Ne laisse pas ne laisse pas la tristesse et le regret Emplir ton âme, emplir ton cœur à cause d'eux à cause de ces gens qui ont choisi l'égarement Et qui ont voulu hein, opposer la vérité Certes, Allah est savant de ce qu'il fait C'est lui qui guide, c'est lui qui égare Et toi, tu n'as qu'une chose à faire C'est de transmettre le message hein? Ensuite, euh, par rapport à ce passage Le sheikh, il mentionne تفسير ابن الكثير اي نعم افمن زين له سوء وعمله فراه حسنه يعني الكفار والفجار يعملون اعمالا سيئه وهم في ذلك يعتقدون ويحسبون انهم يحسنون صنعه اي افمن كان هكذا قد اضله الله الك فيه حيله لا حيله لك فيه فان الله يضل من يشاء ويهدي من يهشاء اي بقدره كان ذلك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اي لا تاثف على ذلك فان الله حكيم في قدره فانما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجه البالغه والعلم التام فلذلك قال تعالى Donc le sheikh, il, il explique ici, il dit que Est-ce que, celui, est -ce que pour celui, celui pour qui on a embelli le mal de ses actions alors les, euh, Au point où -ce il les voit belles C'est-à-dire, ça c'est les kouffars Les gens qui sont des kouffars, qui rejettent la vérité Qui sont des foudjars, qui sont des pécheurs, des pervers Qui font du, du mal, et qui agissent et qui font des choses mauvaises et qui croient que, ou qui pensent que ce qu'ils font est bon. Et ça, c'est la réalité de tout ce que tu vois maintenant chez les koufars. Ils font tout ce qui est mauvais, et ils appellent à tout ce qui est mauvais, et ils s'imaginent que ce qu'ils font est bon. Hein? Et tu les vois même parfois glorifier le péché et le mal, et l'honorer, et tu les vois dénigrer le bien, et insulter le bien. Allah al Et comment ils font l'éloge à notre époque du shirk et du cofre et de la mécréance hein, et de la laïcité et de la démocratie et de toutes des, des croyances et des idéologies qui sont des idéologies de cofre. Sans parler des péchés qu'ils élogent et qu'ils glorifient comme le zina, le secher, la sorcellerie et la magie, comme ils font également l'éloge. Euh, yani des de, de, de, de, de, de, de zinats, de la fornication, de la prostitution, de, de l'homosexualité et de toutes, toutes sortes d'autres perversités de ce genre ils font de ces choses-là des choses de bien et ils voient ça comme étant bien et ils voient le fait d'appeler à, à, à Allah et à la foi et au tauchid et à l'obéissance d'Allah et à s'écarter de ce qui est haram et à s'écarter des péchés et ils voient ça comme étant quelque chose de mauvais comme étant quelque chose de mal Hein? Donc ça c'est comment ces gens-là Le shaitan a embelli leurs actions pour eux hein? Donc est-ce que celui qui est ainsi Allah a égaré Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour lui Est-ce que tu as quelque chose que tu peux faire pour lui Si Allah l'a égaré Sache que non hein? Peux, La seule chose que tu peux faire c'est De transmettre le message comme on l'a lu tout à l'heure Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il égare qui il veut, il quitte qui il veut. C'est-à-dire que tout ça, c'est selon sa prédestination, selon ce qu'il a prédestiné. Alors, ne laisse pas les, les regrets, hein? emplir ton âme. Et ne sois pas triste pour ça, parce que certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage dans ce qu'il a prédestiné. Tout ce qu'il fait, c'est pour une raison et pour une sagesse et parce qu'il, parce que ces gens-là méritent. Donc, si quelqu'un a été égaré, Allah a égaré celui qu'il a égaré, il a guidé celui qu'il a guidé, eh bien, sachez que c'est parce qu'il a une preuve, une preuve évidente et claire, et une science parfaite et complète à ce sujet-là. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, إِنَّ Allah subhanahu wa ta'ala est certes Connaissant de ce qu'ils font hein, et de ce qu'ils fabriquent, hein, comme il le mentionne. Ensuite, le verset 9. Et là, je vois que le temps commence à se faire un peu court, malheureusement. Mais on, est, on a presque fini, Inch'Allah. On va essayer d'arriver de, de, de, de, au point où on avait calculé d'arriver sinon on fera ce qu'on peut inchallah sinon on arrêtera au verset 11 hein? donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit wallahu alladhi arsala niyaha sahaba, sahaban fasuqnahu ila baladin fahyena. D'accord. donc je pense que qu'est-ce qu'on va faire on va s'arrêter au verset 9 puisque on, on peut pas on peut il est déjà une heure, ça fait déjà 1h30 le cours Donc, ça, si on continue maintenant, ça va être long. Et là, on rentre dans un autre point où Allah nous parle maintenant d'un autre aspect de la foi. Incha'Allah, on va s'arrêter donc ici. Et on va compléter ça demain, Incha'Allah, la suite. Hein? Donc, on n'a pas fait jusqu'au verset 11. On va faire jusqu'au verset 9. Et à l'avenir, eh bien, on va laisser. Euh, la détermination du, du, du cours ouvert sans, dé, sans dé, désigner nécessairement à l'avance le nombre de versets qu'on qu doit lire à, en premier, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, par rapport à, à qu ce qui se passe dans le Dars, parfois ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus court, ça peut être plus long euh, selon les versets. Donc, pour éviter de planifier euh, incorrectement les, les, les cours. On va laisser ça ouvert chaque, à chaque cours Pour, euh, incha'Allah, s'arrêter là où on arrive euh, Lorsque le temps nous arrête, incha'Allah Donc on est arrivé dans le tafsir ici okay. Donc on est arrivé ici au verset 9 Et là, Donc on va mettre une petite indication ici in het livre khair inshallah Alhamdulillah. rabbil alamin Alhamdulillah. wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanak allahumma wa bihamdi ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh a demain inshallah pour la suite de ce tafsir د سوره فاطر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته